بسم الله الرحيم طلع اليوم مباشره في الدرس الشيخ تاخر شيئاً ما واجت من الدرس باب سابع ما جاء في الرقى والتمائن ا بروبو دي الرقيه دي زاموليت وهذا الباب تابعني مع قبله سلا في المبدئ السابق يقول المؤلف حفز الرؤتا او رحم الله تعالى وفي الصحيح عن ابي بشير امصالي رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ان لا ان يبقينا في ركبه بعير كراده من وتر او كراده من إلا قُطِعَت لاونه في خطاف الكتاب يقرئ كلادهن صواب سكلاده ان لا يبقينا في ركبه بعير كراده من وترين او كلاده من او كرادهن الا قطعت خصوصا ابو بشير الانصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امساء lors de ces voyages afin de dire de ne pas laisser euh au cou des chango des colliers faits de water sans qu'il ne soit coupé les colliers de water comme on va expliquer sans qu'il ne soit coupé il y a quoi dans le chahl des mots هو واحد أوتار كانت அபோத் la corde par laquelle on décoche une flèche, dans un arc. Et, les arabes auparavant, ils accrochaient à l'azanément pour les protéger des mauvaises. Il dit au châchage de l'Ijmali, il nous dit à Abu Bachir, il dit à Abu Bachir, qu'il est le ami de l'Ansari, il dit à Abu Bachir, il dit à Abu Bachir, il dit à Abu Bachir, il dit à Abu Bachir, accompagné accompagné du prophète sallalahu alayhi wa sallam dans certains voyages. Fara Rasulullah sallalahu alayhi wa sallam rasulan wa Zayd ibn Hadisa li'amura biqata qalaid al-awtar allati tu'allaq fi riqab al-ibil. Donc l'Hadid al-Sabayaj, il a envoyé un émissaire qui est Zayd ibn Hadisa afin d'ordonner de ne laisser aucun collier euh, confectionné à partir de cordes d'arc sur le cou des chameaux. وَذَٰلِكَ أَنْ أَهْلِ جَاهْلِيَةَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنْ أَتَحْفَازُ بْنِ الْعَيْنِ Car les gens de la jahiliya avaient pour croyance que ce genre de collier préservé du mauvais oeil parce qu'on vient ce qu'on disait hier ou plutôt le fait de l'osmar dire اَنْ هَذَا لَمْ يَكُنْ اَيْدَلِلَ الْاَوْنَ اُسْسَبَبَ s'ils pensent que ce collier en lui-même repousse le ayn à la shirkun اي دو منه شرك ايوه زي قال ان الله جعله جعل هذا وادي القلاده سببا فهذا شرك ام حسبن اصحاب اصحاب نعم يقول في الفوائد اولا وجوب انكار المنكر obligation de dansa dit le mal et cela car زيد était un emissaire du nabi sallallahu alaihi wasallam donc il avait l'autorite fabilad ayb j'ai le mal par sa main ça n'y a rien qu'on peut le خبر الواحد la ghibti illa fi tasawwakil d'une seule personne c'est des cham quand on voit ce qu'est le mutawati'a qu'un qasam le khabar illa mutawatir wa ahad pour rejeter les hadiths sur la aqida ils disent tout ce que donne d'un hadith sahabi on doute ça ne profite pas sur la papa du ilm il se peut il se tromper au cas à cas on prend que les hadiths qui sont répandus que apporté par plein de sahabi sauf qu'il ne soit les, les autres pour transmettre le, le, le, le hadith. Ils ont tous entendu le hadith de voix différentes. Donc c'est Taksim il est Moub Tadar. Mais aujourd'hui, les relémas l'utilisent dans un autre sens. Dans un autre sens. Pour dire que c'est un hadith qui est très célèbre. Mais en réalité, tout hadith à had, comme ils l'appellent, provenant d'une personne, de très peu de personnes, madame asana duhu sahihan والমত كذلك هو مقبول عندنا وقال البخاري لا شبيه انتي على هذا الموضوع لا قبول خبر الاحد ما فاضل نقول واي جو جو زوج personnes من confirm troisième لا واحد يكفي سي ديكا يكفي parce que on veut dire qui l'envoyé que زيد seul هو فسر هذا صار ليس ان ابطال اعتقاد النف في القلائد من اي نوع كانت Cela justement annule toute croyance qu'on aura que ce collier protège ou apporte quelque profit. Rabia, le نائب l'imam يقوم مقامه في ما أصن إليه que celui qui a été envoyé par un dirigeant ou une personne prend son jugement. Donc la g représente en qui qui qui l'a envoyé. Comme Allah Ta'ala fi zikr fi zâqra noufa tibbi Qur'an. Il s'est mis dans le Coran, alors celui-le. Qui a descendu le Coran sur le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam Hein Jibril. Pourtant, Allah a dit, il s'est qu'en a-t-il. Nous le lisons. Et pourtant, celui qui a resté, resté sur le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril. Mais Jibril a été envoyé par qui Par Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, des fois, un emir peut dire, j'étais là-bas, et j'ai fait telle et telle chose. Lui, Charsia, n'a pas été. Mais il a envoyé des gens pour faire. Comme on dit, m'a sallallahu al Banna del Masjid al-Malik al-Fulani. Le roi Fulan qui a construit ce masjid. Est-ce qu'il est venu, il a trouxé ses manches, il a mis les briques, etc. non, non. C'est lui qui a ordonné qu'il se fasse, qu'il a mis l'argent ou quoi. D'accord. Donc, par exemple, dans une doula, toute personne qui a été, qui a fait une charge gouvernementale, représente le dirigeant. Donc, il faut lui obéir. Elle représente le gouverneur. Donc, lui, bien sûr, il retransmet l'ordre كغوغلون لا دوري سي بشانج دي ميم توا نعم يقول مناسبه الحديث للباء غابدي حديث تاع فوشا بط حيث دل الحديث على تحريم تعليق القرائد لدفع الضرر كص حديث متتاديس دو كوشي س القرائد لرقص للمن وبمناسبه الحديث التوحيد غابدي حديث تاع بورتوحيد حيث دل الحديث على ان مثل هذا العمل شرك لان دفع الضرر او ضر من افعال التي تحتسبها الله دونك ce hadith montre que ce genre d'action relève du shirk qui a imposé ce mal ce mal occulte ou autre cela sont des choses que n'invente que Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas mis ces colles comme étant des causes donc a genre de la sorte de shirk un peu comme ces gens qui mettent des choses par exemple euh chez le nta ashbal aussi de je pas d'entrer Pour protéger du mal, en disant. Par cheval, il n'a rien du tout. Il n'a rien à porter du tout. Peut-être que même, il va tomber sur la tête, il va te blesser. Ma fille, voilà, j'ai fait. Ou ici, des fois, ils font quoi Dans les pays d'Islam, ils accrochent des nirelles aux voitures. Ils accrochent des nirelles aux voitures, les sandales, les chaussures. Ah, là, là. Taïeb, le hadith est-il-thani يقول رحمه الله تعالى عن المسعود رضي رو عنه قال سمات الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاء والتمائم والتولة شرك عندكم الشداء عاص التولة عاص فتولة شكرا تولة طيب que le monsieur Saoud il dit que j'ai entendu le Nabi sallalahu alayhi wa sallam dire que les ruqya, les amulettes et les envoûtements sont du shirk. Naam. Rawahu Abu Ahmad wa Abu Daoud. Il y a dit dans le شرح الكلمات. Ar-ruqya, ar-ruqya fi qawl al-jamm ruqya. Qala ya al-azaim وَالْمَشْرُعُ مِنَهَا مَا تَوَفْرَتْفِي سَلَافْتُ شُرُوتِ Donc les rukas, la rukias qu'on connaît, ils appellent ça en français exercisme, pour retirer un mal occulte d'une personne qui ferait atteinte. Mais celle qui est légifère en islam, elle a trois chourutes. أولا, أن تكون بِكَلَامِ اللَّهِ أو أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أو الأَدْعِيَةِ إِلَى اللَّهِ وَلَسْتِعَاذَ بِهِ Qu'elle soit basée à partir de la parole d'Allah Azzawajal ou en citant ses noms de la tribu ou par les invocations et la recherche de refuge auprès de lui. Seulement. Qu'elle soit en la langue arabe. Dans le sens, c'est compris. Par la personne, elle parle en arabe, je sais ce qu'il dit. Je ne sais pas dire des paroles, je dis qu'est-ce qu'il dit lui. Qu'est-ce qu'il invoque Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je parle pour un arabophone, bien sûr. Je crois qu'elle aime les voix à dire. Ce n'est pas des accortations dans des langues bizarres ou quoi Oui, il a, il a dit, il, il, il dit ça, il, il le dit en, en arabe, mais il n'est pas l'arabophone, le docteur qui ne comprend pas forcément... Est-ce qu'il a appris qu'il prononce bien Si il a appris qu'il qu prononce, prononce bien, il n'y a pas de sens. Et bien sûr, faut, même si ce n'est pas, pas ça, la langue qu'il maîtrise, il comprend le sens de ce qu'il dit. Genre, ici, par exemple, il essaie de dire quoi C'est-à-dire que ça ne sert pas l'arabe Non, mais je sais que ça veut dire telle et telle chose. T'as une personne qui peut se faire un Rokia elle-même. Par exemple, il y a du Coran sur lui-même, il n'est pas abofane. Il y a le Fatiha, il y a le Kursi. Il n'est pas abofane. Mais si il Rokia lui-même, pour une douleur qu'il l'aurait atteint ou quoi, il peut. C'est pas un short sur abofane. Mais ce que tu dis, tu sais ce que ça veut dire. Salithan, Allah y'ahtakid an a'aza'im tanfa'u biza'tiha, ou innama y'ahtakid an a'aza'im tanfa'u biza'tiha, ou innama y'ahtakid an a'aza'im tanfa'u biza'tiha, ou biza' Et que la personne n'a pas pour croyance que le le ça c'est rouqia on est le même guéris non ce du chèque mécaniquement moyen ça ça se cause qu'Allah il a mis n'am D'accord et que ce ce ce ce profit apporté vient que parce qu'Allah l'aura autorisé l'aura accepté d'accord Allah yakun bi'znillah azawajet Et كذلك ne pas avoir de croyance que le raqi en lui-même aussi il a quelque chose de plus que les autres qu'asabbiou au beb qu'on a au début Non, qui ceux qui rentreront au Jannah, les 70 000, l'Estarquoun, l'Istilqa, le fait de demander à la Ruqya, c'est le fait de croire que quelqu'un en particulier peut t'apporter une chose. On dit là, cette Ruqya, c'est sûr que certains des gens ont plus de Qibla que d'autres. Mais cette Ruqya, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Donc croire qu'une personne a une part dans le cours des choses, viendrait à nuer, à entacher à ton tawhid. car des gens ils sont là ils imaginent que alors qu'il faut la dire c'est lui il y a que lui qui peut guérir au tu es là c'est pas vrai ça lui il a de la khir expérience et toi même tu peux te guérir bismillah et quelqu'un d'autre qui connaît un peu au minimum bien sûr hein, qui sait comment faire ce fait avec des bidar ou il fait des choses bizar là par exemple je sais pas ils font roqia au dit hey, tu sors tu te fais taper de partout ou autre il maîtrise ce qu'il fait d'accord c'est reposé c'est la khibra c'est quoi la khibra il sait comment faire Bon, il sait comment faire. Donc voilà. Sinon, il s'imaginait qu'un tel a, on va dire, une forme de pouvoir que d'autres n'ont pas, ça, là, ça rentre dans le church. Il parcourt des fois des distances, je ne sais combien, pour aller voir un homme en particulier pour se faire guérir. C'est-à-dire que tu as une confiance que cet homme-là va te guérir. As un, t as, t as, dans ton arté code, il y a un, un khelal. Bon. Maintenant, si tu es dans un, une contrée, on te dit par exemple... Tu t'as besoin de quelqu'un qui fasse un roquet pour de vrai. Tu es pas un ignorant, tu veux pas n'importe qui. Tu dis où que c'est qui est ce qui fait ça, on veut dire un tel par exemple. Tu vois. Ah mais on te dit maintenant un tel tel pays, tu vas dans le pays, on dit là. Apparemment c'est ton pays où il y a personne. Tu vois. Il y a que des charlatans ou quoi Qui font de l'argent et qui en réalité euh, ils connaissent rien. Ta il tu dis mais croire que lui en lui-même, tu vois, c'est lui qui fait ça. Là, ça ça n'est pas ce qui est facile. Qui est facile. On cherche expérience. Non, pas si peu. Comme pour un tabib. Un tabib où t'achassises dans tel pays, il y a quelqu'un qui connaît, par exemple, le remède de toute maladie, il est connu pour avoir fait beaucoup de biens. Un petit peu. Il dit, « Le tabib de la maladie est connu pour avoir fait beaucoup de biens. » On l'avait dit hier. « Le tabib de la maladie est connu pour avoir fait beaucoup de biens. » même c'est genre tamima ce qui accroche les enfants pour les protéger du rein. Et wala شيء يستعونه يزعمون انه يحبيب المراه الى زوجها والرجل الى زوجته. C'est une forme de d'asservissement en fait qui soi-disant cause l'amour qui fait que l'homme est tellement près de sa femme ou la femme envers son mari. Par exemple on l'applaud aujourd'hui les fondsal les marabouts ils te disent retrouvez la euh, lettre euh, aimé au caza au caza au caza tout. tout cela il est fait chez toi. ça les colomb sont le monde la azab wajan. طيب بوكا اون ne mettrice pas. alors foulena encore moi. qu'est-ce qu'il veut pour que ton cœur aime foulena, il a rien, il peut ça rien du tout. C'est Allah qui fait que ça mettrai même quelqu'un, Allah qui va mettre la mort dans ton cœur. Ce sont des gens là-dedans, ils font ça avec isti'adha, avec des amals shirkiyat, isti'adha bi ghilillah, ou des amals shirkiyat. Sont le nabi sallallahu alayhi wa sallamu, c'est du shirk, c'est du farsala. Yaquulu fi shah al-ijmali, yurbiluna, ibn Mas'ud, a radira عنhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, arbarana bi anna ruqa, yal azaim wa tamaim, يَلَّاتِ تُعَلَّقَ عَلَى الْأَطْفَالِ مِنْ خُرْزِنِ وَنَحْوِيهَا وَاتِّيْوَلَا يَلَّاتِ تُسْنَهُ الْتَحَبُبُ أَحَدَ الْزَوْجَيْنِ الْأَخَرِ بِيَنَّهَا شِرْكُنْ بِاللَّهِ Ibn al-Saud informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informait que c'est des amulettes accrochées sur les enfants ou autre ou les roqya, il n'y a pas de roqya qui ne sont pas chadriya ou alors tiwala, zavut pour faire aimer les conjoints l'un à l'autre, cela est du shirk. Il y a dit dans le fawahid, « Aboubalan, tahrim un roqa, et un homme de shirk, il n'y a pas de son homme de chru'a. » Que les roqa sont illicites. Elles sont du shirk, à part celles qui sont légiférées. Donc tout ce que tu entends qui chez les gens autres que l'islam, comme on a parlé l'autre jour chez les nasara ou autres, c'est pas le shirk. Comme ici Même si le résultat, il arrive vraiment que la personne... elle est dépossédée, ça sert du shirk. Et même chez les gens de l'islam, tu vas trouver, ils font du roca avec du shirk. Ces amulettes qui sont portées, et autres, talismans, sur le shirk. Ces envoûtements, enchantements, pour causer, sans-disant, l'amour, sur le shirk. M'unassabat, tel hadith, tel bab, tel tawhid, حيث الدل الحديثه لان الرقى غير مشروعه والتمائم والتوالا من الشك حديث ان ديكت دوك الرقى qui sont pas légiférés ainsi que les amulettes ainsi que les envoûtements sont du charq و سعر rapport par rapport au oh, ben وقله ملاحظه remarque اختلاف العلماء في التمييز من القران قال بعضهم ان حرام واحتج بعمومه هذا الحديث وقال بعضهم أَنَّا مُبَاحَةٌ مَقَاسَهَا أَلَجَوَازَ أَلْرُقِيَا بِالْكُرْأَنِ وَالْكُولَ الْأَوَّلْ أَرْجَحَ Et voilà, ils ont divergé par rapport au... Justement, le pronentif fait le Qur'an. Le Qur'an tout petit. Tout petit, petit, petit. Vous voyez Est-ce que c'est permis ou pas Et certains disent que cela est interdit en prenant le, le jugement général cité du Hadith d'Ibn Masaud. Et d'autres disent que cela est permis... En faisant la Qiyas, l'analogie avec le euh, Luqya. Et le premier call, il est Sawab. C'est que ça interdit également le Coran. Et au minimum, ça s'en bidra. Au minimum, ça s'en bidra. Car les, le Nabi Sawab, ils n'ont pas fait. Le Coran était présent dans leur époque. Le Ayin était présent, tout ça, ils n'ont pas fait. Et qu'à ça, il dit que le Coran a été descendu pour être récité et être appliqué. Pas pour être accroché au mur. Ni à ton coup, ni pour embellir ta voiture ou quoi. Ça a la Kitab, un Zilal, un Na'am al-Abi. La baraka du Qur'an est dans son application. Créditation avec méditation et application. D'accord C'est ça. Il y a un Qur'an qui est tout petit. Qu'est-ce que tu vas lire dedans Tu ne vas rien lire dedans. Je me rappelle quand au début, quand j'ai connu les Ahbèches, ils avaient ça eux. Mosraf tout petit, petit, petit, petit. Il ne sert à quoi Il ne sert à rien du tout. En plus, tu es amené à rentrer au Hammam avec, aux toilettes et autres. D'accord Donc, là, il y a le saouab, le naufreur, le mashrua. Au minimum, ce sera une bida'a. من إمام والله تعالى أعلم فهذا الذي أخذنا اليوم من أول هذا الباب فلا هنا والحمد رب العالمين